Moineau sur la même branche Gai comme des amants au bal du dimanche Gai comme des écoliers le jour des vacances Tous les jours que Dieu fait nos joies recommencent. L'amour s'en bon comme un drap séché au banc des lavandes, bon comme un fruit croqué au banc des vendanges. Et tant qu'il durera, tant qu'on le promènera, bras dessus sur nos De moineau sur la même branche gué comme des amours au bas du dimanche oui gay comme des écoles le jour des vacances tous les jours que Dieu fait nos joies de L'amour sent bon comme un drap séché au banc des la vende. Bon comme un fruit croqué au banc des vendanges. Bon Quand nous aurons son temps, tous les deux, comme à 20 ans, bras dessus.